Passionnée de mode, la petite fille de Johnny Hallyday, Ilona Smith ne se contente plus d'assister au défilé de mode mais joue désormais les mannequins pour les plus grandes maisons de couture. À tout juste 21 ans, Ilona Smith a hérité du physique avantageux de sa mère, le mannequin extrait de ses deux. Né en 1921. David Hallyday et Estelle Lefebvre. La jeune femme a une sœur de 19 ans, Emma Smith, et un demi-frère du côté de sa mère, Giuliano. Né en 2010. De son côté David Hallyday s'est remarié en 2004 avec l'héritière Alexandra Pastore avec qui le chanteur a eu un fils, Cameron. Très attaché à sa famille, Ilona Smet semble s'être fixé sur. Le mannequin et elle commence très forte puisqu'elle a déjà défilé pour les grandes maisons de couture comme Jean Paul Gaultier lors de la récente. Lorsqu'en juin dernier le mannequin avait posté une photo d'elle en soutien gorge, Ilona Smed semble jouir de l'amitié de certaines personnes éminentes dans l'industrie de la mode. Le styliste et le mannequin ont pris la pause pour les photographes lors de divers événements qui ont eu lieu pendant la semaine de la mort. Ilona Smet file le parfait amour côté cœur. Ilona Smet semble filer le parfait amour aux côtés d'un jeune homme d'origine suisse nommé Gunran Amet. En couple depuis 2013, les deux